Yeah. Yeah. Yeah. Tout le monde dit. Tout le monde dit. Que je tourne en rond, je trouve le temps vraiment trop long Je bois des bulles de moum, c'est de bon ton J'entends des de tout Soudain complètement fou Elle, la voix je l'appelle Mon Dieu ce qu'elle est belle Canon, une pompe, la vraie dynamite Les pas chantent à le lui dans mon orbite Elle me dit Moi c'est clair Comme l'éclair Viens Je vais te raconter l'histoire d'un amour sans retard, sans gare, sans farce, sans parmi, ni désespoir. Genre de bêtise qu'on dit par pur hasard. La nuit est belle. Tu m'ensorcelles, baby. Surtout la grandeur de ton port, j'artèle. Dans mes yeux, lui observe ses l'allure de mon envie. Regarde bien au fond du verre à mon lit. Oh, mais tu flanes, toi, ou quoi? Salut. Reste cool cours, baby, cours. Ah, ah, ah, Ça fait 6 heures que je tourne en rond Ce que je dis est de plus en plus bidon La fille partie, je change de zone Toujours les oh. La piste est pleine J'y vois une bolette qui danse Aucune importance Je suis sur cette musique sauvage Message, prêt à l'abordage Effet disco star sous les éclairages Elle me dit C'est joli. joli Viens, prends ma main Je vais te raconter l'histoire d'un amour sans retard Sans gare, sans phare, sans part ni désespoir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 La puce est envolée sur un air de pas trop pitouché, le genre de tarte à oublier le plan sévère sévère mon calme a dératé je deviens cinglé ce soir je récide je persévère sévère sévère Salut mon lichon, tu danses. Oh baby cool. OK, je reste cool. Oh baby cool baby Facile ça ou Oh baby cool OK, je reste cool cool.